Mon bébé, tu me laisses toujours sans nouvelles quand tu voyages. Alors aujourd'hui, tu peux me téléphoner quand tu veux et où tu veux. Regarde, il y a les réseaux partout. That's baku